Nous sommes mardi 17 novembre, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Les commerçants transfrontaliers demandent la décentralisation des services délivrant le certificat négatif de la COVID-19. Le prix de différents produits de première nécessité a été revu à la hausse. On fera le point au marché d'écoutez-vous, commerçants et acheteurs s'en inquiètent. En Provence, Mouyinga, une quarantaine de cas de rougeole sont confirmés dans certains districts sanitaires. Et dans la chronique Santé en dentiste, nous parlera de l'hygiène dentaire. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubguimana. Rebonjour et bienvenue. De Miro, la radio de l'avenir Page santé pour débuter cette édition. Une quarantaine de cas de rougeole ont été confirmés dans différents districts de la province sanitaire de Muyinga. C'est après plusieurs années sans aucun cas de cette maladie jusqu'ici combattue grâce aux campagnes de vaccination dans le pays, d'après le médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga, privilégiant la piste de contamination due aux migrations des personnes en provenance des pays voisins. Le point avec des données, un bâtiment pour l'isolement des personnes affectées de la rougeole confirmée. Fin week-end dernier, c'est une quarantaine de patients déjà traités. Les malades sont majoritairement des enfants. Des prestataires de soins signalent tout de même des cas d'un homme et une femme avec la rougeole. Le district sanitaire de Muyinga a le plus de cas, quelques cas déjà repérés aussi dans les districts de Gasho et Gitirani. Le docteur Eric Ngomzimana, médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga, confirme l'existence des cas de rougeole. Le foyer de la maladie n'est pas jusqu'ici communiqué. Alors que la couverture vaccinale, y compris pour la rougeole, est satisfaisante dans la province, l'euro doute que la maladie se serait propagée suite au mouvement des personnes à provenance des pays voisins comme le Congo. Interrogé sur quoi faire pour en endiguer la propagation, son médecin dit que les services habilités sont à l'œuvre. A retenir que même les personnes vaccinées peuvent être atteintes suite à une infestation massive. La consigne est que que chaque personne avec température élevée, syndrome grippal et éruption cutanée n'a qu'à saisir le centre de santé proche pour les soins. Merci à Dieu Doné, Nzaymane, parlons. à présent le taux d'adhésion dans les sociétés d'assurance incendie des biens des, des marchandises chez les commerçants exerçant leurs activités au marché de Kayanza et leurs environs s'évaluent entre 10 et 35% seulement. Gilbert Nyan, administrateur de la commune de Kayanza promet à cet effet la sensibilisation auprès des commerçants sur l'importance d'adhésion dans une société d'assurance pour un commerçant à travers des réunions dans lesquelles seront a invité les agents de ces maisons d'assurance pour répondre à, aux questions, des, aux préoccupations des commerçants. Le point avec Patrick Senguium. Certains de ces commerçants du marché de Kayanza ont contactés, que ce soit ceux qui vendent des denrées alimentaires à son marché, ceux qui vendent des habits et chaussures au même marché, les propriétaires des magasins vendant différents articles dans les environs de son marché. Tous convergent sur l'ignorance de l'importance d'adhérer aux sociétés d'assurance d'incendie pour les biens commerciaux. À titre d'exemple, les données chiffrées fournies par la Société commerciale d'assurance et de réassurance à Cayanza montrent que le taux d'adhésion des commerçants à cette assurance s'évalue seulement à 35%. Les mêmes données montrent que même beaucoup des biens assurés sont surtout les pharmacies, les hôtels, les stations de distribution du carburant ainsi que les usines de transformation. Juste, Prince Arakiza, agent de la Sokar à Kayanza, indique que beaucoup de commerçants assurent surtout leurs maisons d'habitation et cela pour bénéficier de crédits bancaires un peu élevés. Quant à la Sokabou, une autre assurance opérant à Kayanza, le taux d'adhésion de ces commerçants pour l'assurance de l'incendie ne dépasse pas le seuil de 10%. Et la Sokabou et la Sokar, toutes demandent à l'administration en commune Kayanza et à la représentation des commerçants d'intervenir via la sensibilisation pour le changement de mentalité chez ces commerçants. Sylvestre Sengouima, la représentant des commerçants de Kayanza, précise que les sensibilisations ont déjà commencé. De son côté, il fait savoir que pour servir de modèle à ceux qui les représentent, il a déjà fait assurer son magasin et son usine de transformation de V de banane. J. Bernyandui, administrateur de la commune Kayanza, promet de sensibiliser sur l'importance d'adhérer à une assurance pour un commerçant à travers les différentes réunions qu'il tiendra à leur endroit. Depuis Kayanza, Patrick va pour la radio Sanganilo. Merci à Patrick Dokayanza Kayanzarandono en province Mouyinga où les commerçants frontaliers demandent que le certificat de dépistage négatif de la Covid-19 soit délivré sur les frontières. Ils l'ont soulevé après une réunion ce lundi que ces commerçants ont tenu avec le ministère en charge des Affaires de la Communauté Est-Africaine, le ministère en charge du Commerce ainsi que l'autorité sanitaire à Mouyinga. Une réunion tenue sur la frontière bourronde-tanzanienne dans le cadre de prévention contre la Covid-19. Outre ce Document Polycarpe Koubgaï, porte-parole de l'association des commerçants transfrontaliers, plaide pour la réouverture des frontières terrestres, comme il en a été, euh, pour, il a été, cela a été le cas pour les frontières aériennes. Le point avec Elinibel Nibell, Amida Wingabire représente les commerçants transfrontaliers à Muyinga. Après cette réunion à Kobero, elle est trouvée que l'attestation de dépistage négatif au COVID-19 n'est pas facile à trouver. Elle regrette que la délivrance de ce document prend plus de trois jours et se fait uniquement en mairie d'Obujumbura, déplore cette commerçante transfrontalière. Le certificat attestant le dépistage au COVID-19 à l'INSP, si possible, il faudrait le délivrer au niveau des frontières car c'est difficile pour un commerçant à faible capital qui est obligé de se rendre à Bujumbura pour attendre la réponse du fait qu'on est parfois obligé de passer la nuit à Bujumbura. Les dépenses deviennent souvent énormes alors que l'on a un faible capital et l'on se retrouve dans l'incapacité d'exercer ce commerce transfrontalier. En plus de ce document qui fatigue les commerçants des provinces éloignées de la mairie de Bujumbura, selon l'Association des commerçants Transfrontalier Polycarpe Kupgayo porte-parole de cette association burundaise prête pour la réouverture des frontières terrestres après la réouverture des frontières aériennes, tout en prévoyant des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19. Je remercie le gouvernement du Burundi d'avoir réouvert les frontières aériennes, ces frontières qui sont souvent utilisées par les, les commerçants transfrontaliers qui vont amener des marchandises dans des pays lointains, mais les frontières terrestres ne sont pas encore réouvertes. Nous aimerions aussi demander au gouvernement de réouvrir les frontières terrestres, d'autant plus que ces frontières, ce sont des frontières qui sont souvent utilisées par beaucoup de commerçants transfrontaliers, qui vont par exemple au Congo ou dans d'autres pays limitrophes pour amener des marchandises et aussi pour exporter certaines marchandises qui peuvent rapporter des devises pour le pays. Les frontières aériennes, de même que les frontières terrestres, ont été fermées en avril de l'année en cours dans le but d'éviter la propagation de La COVID-19. Parlons en commerce encore. La ratification par le Burundi de l'accord de la zone libre d'échange continentale africaine pourra relever la balance commerciale déficitaire. Précision du directeur général du commerce ce mardi lors du lancement et de consultation pour la formulation de la stratégie nationale de mise en œuvre de cette zone. Chrysologue Moutoua ajoute que cette ratification va étendre le marché pour les opérateurs économiques burundais. On l'écoute. Le Burundi a déjà signé l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais il reste à ratifier, à déposer l'instrument de ratification. C'est un processus qui est là. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'experts, nous devons nous préparer avant pour que, au moment où le pays va ratifier cet accord, que nous puissions déjà démarrer sans attendre. Parce que, comme vous le savez, les opérateurs économiques, quand ils voient une opportunité, ils ne vont pas attendre. Alors il faut que nous puissions alors nous préparer nous en tant que ministère sectoriel au cas où le pays ratifierait nous puissions déjà porter à la connaissance des plus hautes autorités cette stratégie et si elle est adoptée alors nous allons la mettre en œuvre dans le cadre de cette stratégie Nous allons essayer de faire tout notre possible pour améliorer la balance commerciale du Burundi, qui est, comme vous le savez, déficitaire, où les importations sont supérieures de loin aux exportations. Alors que nous avons l'ambition, il faut faire tout pour que nous puissions améliorer la balance commerciale du pays. Et cette stratégie pourra nous permettre d'améliorer la balance commerciale du pays. C'est écoutez La Différence. à 13h06 dans les studio de la radio Sanganiro. Poursuivons cette édition par cette page de coopération. Le chef de l'État burundais, Varist Ndaichime, a reçu ce mardi en audience. L'ambassadeur de la France au Burundi Il lui a apporté un message de son homologue, lui invitant dans une ré réunion sur l'environnement qui se tiendra le mois prochain en France. Dans leur entretien, ils ont échangé sur les relations entre la France et le Burundi et ont estimé que euh, les relations sont Bonne, après le chef de l'État a reçu en, en audience le représentant de la Banque mondiale et les représentants des banques du, euh, opérant au Burundi et la réunion s'est déroulée euh, à huis clos. Parlons en société, neuf cas d'accusation de sorcellerie sont déjà enregistrés dans les communes de Mabaye et Mugina de la province de Chibitoké. Les personnes accusées de sorcellerie indiquent que leurs vies sont menacées. Le gouverneur de cette province demande aux administratifs à la base de tenir des réunions de sécurité sur les localités concernées par ces accusations de sorcellerie. Le point avec Alexis Deiragidj. Trois parmi ces personnes accusées de sorcellerie se trouvent sur la colline vous savez ça une à Mouungo, et une autre sur la colline Kabere, Là, c'est en commune de La commune de Mugina. La de cette commune parle de quatre cas d'accusation de sorcellerie sur la colline Kagurutsi Kisoomo et Roussagara. Sur ces dernières localités, la de la commune de Mugina indique que des tracts ont été retrouvés dans les noms des personnes accusées de sorcellerie. Les personnes accusées de cette sorcellerie indiquent qu'elles sont prises par ni panique, de menaces de mort tout en demandant qu'ils soient protégés. Le gouverneur de la province de Togo, Kareem demande aux autorités administratives à la base d'être vigilants, surtout de tenir des réunions de pacification afin que ces personnes soient tranquillisées. Le gouverneur Bisoza précise bien que ces accusations de s'accélérer, sont dues surtout à la jalousie sur les richesses, également sont liées aux conflits fonciers. Depuis Togo, Alexine Dayerage, Radio Isanganiro. Merci à Alexis ndaïla pour toutes ces précisions. Continuons cette édition. Les entreprises burundaises de construction sont appelées à respecter les normes de la qualité de l'environnement et de la santé. Ceci a été dit, ce lundi par le directeur général de l'entreprise de construction, appelée groupe AIS-ECA lors des cérémonies de remise du certificat ISO qui marque le savoir-faire de cette entreprise. Juvenal vous fait savoir que le respect des normes permet à l'entreprise de produire un travail de qualité. Le point avec Armel Moutourri. Cette entreprise, groupe EISK, qui est en train de stabiliser les rives de la rivière Nahangwa dans trois phases, a décroché ce lundi le certificat ISO, qui atteste qu'elle travaille dans le respect des normes internationales. Le représentant légal de cette entreprise fait savoir que ce certificat est d'une grande valeur pour eux. La plus valide de cette activité, la remise des certificats, certification ISO 9001 à rapport avec la qualité, certification 14001 à rapport avec l'environnement, certification ISO. 45 000 et un rapport sécurité, santé sécurité des collaborateurs. Juvenel Sakou indique que ce prix va permettre à l'entreprise de pouvoir gagner différents marchés et se développer dans le secteur de la construction. Cela nous aidera à faire un pas de plus, surtout dans les compétitions tant nationales qu'internationales, parce que sans respect des normes, nous sommes limités. Donc avec cette certification, nous aurons accès à pouvoir élargir nos activités. Je dirais chaque entreprise s'organise de sa manière. Peut-être que nous sommes les premiers, mais que nous ne sommes pas les derniers, parce que tout le monde est appelé au respect des normes, qualité, respect environnement, santé, sécurité. Ce représentant légal du groupe EYSK exhorte d'autres entreprises de se surpasser et à fournir un travail de qualité aux clients. Je place cette occasion pour encourager d'autres entreprises de pouvoir aussi faire de cette manière pour que on puisse avoir les travaux de qualité, les services de qualité, dans le respect des normes, tant nationales qu'internationales. Dans ce programme de stabilisation des rives de la rivière Nahangwa, sous le financement du PNUD, l'entreprise groupe EISK a déjà terminé les travaux au niveau de l'école primaire du jardin public d'Onya et sur la route Mukarakara dans le quartier Kigobe sud extension Pour le moment, cette entreprise mène des travaux sur la route du quartier Mugoboka, en mairie de Bujumbura. Armel Moutore, parlons au commerce, encore une fois le prix du haricot a augmenté ces derniers jours, passant de 600 francs euh, le kilo à plus de 2000 francs, Burundais certains commerçants euh, rencontrés au marché Kotebou, en zone urbaine Dongagara déploie le manque, criant de ces denrées sur le marché d'approvisionnement à ces commerçants, ainsi que les acheteurs, demandent au gouvernement de faciliter euh, l'importation de ce produit pour euh, la, euh, la stabilité des prix. Parlons euh, culture à présent, 28 ans après euh, la disparition de l'icône Nikiza David, connu sous le pseudonyme de Nikidev, ses œuvres musicales. Continue d'être diffusée dans différents terrains d'yeux, dans des spectacles live comme les karaokés. Les messages véhiculés à travers à sa musique sont, ba sont basés sur l'amour, l'effet de société et les droits de l'homme. Nikiza David a collaboré avec d'autres artistes à, au niveau national et international et les détails avec Christian Savi. <t 'en> Nikiza David, connu sous le pseudonyme de Niki Dev, est né à Vugizo dans la province de Bujumbora. a fait ses études primaires en Gagara quartier 2, puis à l'école moyenne pédagogique de Kivimba, une école qui a sorti beaucoup de musiciens et chanteurs de l'époque. Il a ensuite redescendu sur Bujumbora, la capitale, a continué ses études à l'Athénée, où il a rencontré d'autres artistes burundis. En 1972, à cause de la guerre, il fuit son pays pour se rendre au Rwanda, passant par le Zahir, Congo actuel, où il fonde son orchestre. Il a composé des chansons et a fait beaucoup de spectacles. Le Rwanda finit par l'adopter et devient animateur culturel en français dans une radio locale alors qu'il reste Burundais. Il a ensuite fait Nairobi, réalisant beaucoup de concerts, où il finit ensuite de rencontrer d'autres artistes burundais comme Afrika Nova, Tula, Tanga, le frère de Kajanine. Et ont sorti ensemble un album qui a eu beaucoup de succès à Bujumbura avec des chansons comme « Chez les Je t'attendrai là-bas »,« Tamba Mayaya », etc. Et ont ensuite décidé de retourner dans leur pays natal. Niki Dev de a refusé de chanter en faisant des éloges au pouvoir en place de l'époque Puisqu'il tenait beaucoup à sa liberté En 1986, une terrible maladie l'attaque Il décide de changer de thème de sa musique Il embrasse les chansons religieuses Le Gospel De 1986 à 1992 Il sort 4 albums Soit 40 chansons religieuses Il rend l'âme Le 17 novembre 1992 <métire> Radio Isanganiro, chronique santé. Le diagnostic de la candidose buccale se fait en général de manière clinique par observation de l'intérieur de la bouche. L'enduit blanchâtre recouvrant la muqueuse buccale est très caractéristique de la maladie, d'après Fabrice Noiri, Ce dentiste conseille une bonne hygiène comme moyen de prévention. détails avec Ornella Mucho. Le traitement du muguet ou de la candidose buccale se fait dépendamment des symptômes de la maladie. Le dentiste Fabrice Nohari conseille les personnes adultes ayant des prothèses dentaires de les nettoyer fréquemment. Lorsque le système immunitaire est affaibli, le micro-organisme en cause qui est le candida albicans prend dessus et provoque la maladie. Donc, certaines mesures de prévention sont pour renforcer le système immunitaire en premier lieu. Pour les personnes portant des dentures ou prothèses dentaires, doivent les nettoyer fréquemment et soigneusement pour éviter la propagation de cette maladie. Il faut prendre des probiotiques lors du traitements aux antibiotiques à large spectre. Une personne adulte est interpellée également à consulter le dentiste au moins une fois par an. Nous conseillons également de bien rincer la bouche après chaque utilisation des corticoïdes lors du traitement de l'asthme. Si le patient utilise des médicaments sous forme de spray ou pommade ou poudre inhalée. ces médicaments je je vous ai dit qu'il affaiblissent la myquesse bicale et le candidat peut provoquer la maladie. La population doit adopter une excellente hygiène bico-dentaire. Et enfin, la population doit visiter régulièrement, au moins une fois par an, chez votre dentiste. Concernant la prévention chez les enfants, une femme enceinte doit traiter si elle en a une mycose vaginale pour éviter la contamination lors de l'accouchement. La prévention chez l'enfant. En cas de mycose vaginale chez une femme enceinte, il est important de traiter au plus vite, au moins 15 jours avant l'accouchement par voie basse. Si la mère présente aussi des symptômes de mycose d'essai ou maméro, il faut consulter le médecin pour éviter la transmission de la maladie chez l'enfant. Il est important de faire le soin des mamelons, selon toujours, docteur Noiri. Pour les femmes, il faut faire des soins des mamelons avant et après chaque tétée. Euh, il faut stériliser régulièrement les différents objets qui sont en contact avec la bouche de l'enfant. Pour cela, il est possible, par exemple, de faire bouillir ces différents objets pendant au moins une quinzaine de minutes d'eau bouillante. Il faut remplacer la tétine du biberon par une tétine neuve une fois l'enfant égoutté. Il faut assurer une hygiène bico dans en aidant l'enfant à se blesser au moins deux fois par jour après chaque repas. Et enfin, il faut laver les mains avant de manipuler le bébé. Si cette maladie n'est pas traitée rapidement, elle peut se répandre ou se propager à d'autres organes. Dans notre prochaine chronique santé, docteur Fabrice Noari vous parlera d'une façon détaillée le meilleur moyen de garder une bonne hygiène buccale. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi.